Je fais croire à cette petite salle Toujours, nique sa mère on fait tourner le four Je rentre mon PMA va à l'heure M dire tu connais le secteur On est calibré comme des mecs de Rush. Je n'ai peur que du créateur Des bolos, des shakes les grosses De la peu c'est Des Des guetteurs en bas de chaque tour Les bleus les keufs tournent autour Dans la mer c'est chaque à sa voix Mais c'est pas ta repense à savoir Felicitări! tam mais ce con élève veut parler l'ouf faut pas qu'on nous énerve dis là mon gay, ouais que tu bref vers ce con des meufs et ce qu'on des neufs ceux qui ont des nefs, ceux con des neufs on était déjà vos tor quand vos mères pend de l'œuf on peut pas pas tout devant la cour vous pesez vos mères mon grand on est là pour et le biff on là tu sais qu'on s'avance qu'elle la vie par le cul comme ça qu'on fait l'amour comme ça qu'on fait la Je viens donc voir dans ma cave Je sais qu'en vrai, tu rêves t'es ta moi Y'a des grosses couilles, des mitrailles et ta mort Te niquer ta mère, c'est comme ça qu'on t'aborde Malgré tout nos péchés, y'a qu'un lac où on adore J'ai fait 800 bandes, j'ai roulé 10 tibet 40 kill de puff, 6 litres, on s'y pète Toujours en tibet, couleur tipex Pick up pas leader, la merde t'y Je J'te paise et tu payes, ramène ta chatte On met des verres de champagne pendant mes achats Sale fils de putain T'es le boutin, des filets blancs, bien sûr qu'on est plein Du bif à la vie sur le ciel, la vue le beau temps. Je Catherine Laborde. la porte, ta sort la putain. Dis que dans 10 jours t'as pas mon butin, je sais le mettre à bord. On a des sous les vestes, même quand je dors je les pèse. Des mehars sous les vestes, du bif, c'est les troncs sous la presse.